Unité 8, leçon 2, exercice 1. Répondez avec « c'est qui » comme dans l'exemple. Écoutez pour vérifier. A. Ce garçon est compétent. C'est un garçon qui est compétent. B. Cette fille est sympathique. C'est une fille qui est sympathique. C. C'est un étudiant passionné. C'est un étudiant qui est passionné. D. C'est un professeur patient. C'est un professeur qui est patient. E. C'est une avocate dynamique. C'est une avocate qui est dynamique.